Il Je ne suis pas polémiqueur, mais il vrai que c'est type... du domaine de la foi. Où est le problème Où est la question Aucune question, a pas de problème. Alors bien plus si on pose des, si on pose des questions. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence, qui n'est pas simplement une forme plastique, mais qui est aussitôt. Tanrım, tanrım,